Sébastien Manette, 18h, 20h, 2h de son, pas comme les autres. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le retour、euh, du froid hein, sur la région rouennaise. Et Je vais vous dire, ça fait、euh, plaisir de, de venir、euh, à la radio autour des 17h30 et de voir、euh, ce manteau blanc couvrir à nouveau la côte rouennaise. Il y en a qui,、euh, qui diront Ah non, la neige, on en a eu assez, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est toujours、euh, féerique. Voilà. Allez, on est parti pour 2h de son, pas comme les autres. Parlons de féerique, petite.、Euh... instrumental pour commencer ce programme. Et、pour ce soir, o n s e dimanche 7 mars, avec un duo allemand et un album qui s'adresse à tous les fans de post-rock. Le groupe s'appelle Collapse Under the Empire, Far to the Past. C'est le titre qu'on vient de s'écouter. L'album lui s'appelle Find a Place to Safe. Il est dispo hein, depuis quelques semaines sur le label Sister Jack. En fait, c'est le deuxième single, hein, extrait de, de cet album. Et aux dernières nouvelles, le groupe allemand qui devrait、euh, rentrer en studio. En tout cas, ils sont en train de peaufiner leur chanson pour le prochain album qui, d'après leur site internet, devrait sortir cet été.、Et、voilà, Label Rock ensemble jusqu'à 20h. Sébastien aux m a n e t t e s une autre nouveauté tout de suite française cette fois-ci. Avec un duo qu'on vous a fait découvrir en janvier dernier, il s'appelle Acid Washed. Sébastien g u i a s Norvégien de Jaga Jazzist à l'honneur dans ce programme Label Rock jusqu'à 20h. Il est 18h15, autre, autrement dit, il nous reste encore 1h45 de très bon son. On a commencé ce programme par un petit morceau, je vous disais qu'il allait ravir tous les fans de, de post-rock. Petite anecdote concernant cet album de Jaga Jazzist, puisqu'il a été mixé à Chicago par John McIntyre du groupe Tortoise, qui est quand même une référence dans cette scène post-rock. L'album lui s'appelle One a r m Bandit il est disponible chez Ninja Tune depuis quelques temps maintenant et toujours aussi chaudement recommandé. Et puis juste avant, une nouveauté française, un duo qu'on vous a fait découvrir en janvier dernier. Il s'appelle Acid Wash, premier album qui va sortir fin mars sur le label du groupe R qui s'appelle Record Makers. Quelques anecdotes concernant cet album enregistré dans une vieille maison en Bretagne qui rend hommage à la musique électronique. Avec beaucoup d i n f l u e n c e notamment la scène House de Chicago sur ce titre que je vous ai joué, The Rain, Acid Wash, mais aussi hommage à la scène techno de Détroit, mais aussi des compositeurs comme Giorgio Moroder, Steve Reich, ou bien encore Kraftwerk. Donc l'album s'appelle Acid Wash, le groupe s'appelle Acid Wash, c'est chez Record Makers, sorti e prévu e le 29 mars 2010, avec en prime un concert le 26, soit trois jours avant. À Lyon, aux échos sonores, dans le cadre donc des soirées échos sonores à la plateforme à Lyon. On va calmer un petit peu le, le jeu et repartir du côté de l'acoustique dans ce programme avec un extrait d'une compilation qui est sortie sur le label Monster Cassette. La compilation s'appelle Music for Toys 2 et elle a la particularité d'être dédiée aux jouets pour enfants avec dessus 18 titres. Premier extrait. De cette compilation d'un artiste、euh, parisien, il me semble, qui s'appelle Eleanor L. Volt, projet parisien intimiste, évolutif et essentiellement acoustique, influencé par la, pulp, la, pulp, la, folk, pardon, et la pop des années 60 et 70, mais aussi par le blues africain, le rock minimaliste, les musiques pour enfants, donc. Les rythmes répétitifs et les constructions électroniques, les harmonies vocales West Coast et le p s y c h é d é l i s m e anglais. Tout ça, et oui, c'est marqué sur le communiqué de presse. Le groupe qui a publié un album autoproduit intitulé Instrumental Music, qui regroupe 16 titres composés pour le théâtre. Un extrait, ça s'appelle Pet. interrompre L'artiste vulgairement, comme je viens de le faire. Voilà, joli ritournel, pet signé par des parisiens. Eleanor e l v o l t je vous rappelle que c'est sur un label qui s'appelle Monster Cassette, une compilation qui s'appelle Music for Toys 2. On reste en France, on part du côté de Marseille. Francesco l i de Marseille, In My Bed. Beaucoup d'émotions sur ce maxi hein, qui s'appelle It's Happening Again avec toujours une excellente balance entre l'acoustique et l'électronique. C'est mélodique, c'est souvent assez mélancolique mais toujours très beau et très réussi. Donc c'est un EP, c'est un maxi en fait qui annonce justement l'album qui va arriver dans quelques semaines, on l'espère. Puisque ça tourne, il y a pas mal de, de très bonnes choses hein, sur ce maxi, notamment des, des remix signés s、euh, Nasser, signés Matt Elliott et de p e r f o r m e u s à C'est une、euh, très belle découverte. Kid Francescoli, découverte pour moi, puisqu'ils ont déjà un album à leur actif. Et le deuxième, donc, qui arrive bientôt sur le label Microphone. Autre découverte du week-end sur le label américain Anticon. Un projet américain intitulé Tobacco. L'album s'appelle Fucked Up Friends. Le groupe, donc, Tobacco. Excellent mélange d'électro et de hip-hop avec dessus des mélodies imparables et de gros accents pop. C'est très frais et encore une fois, chaudement recommandé. La preuve en musique, ça s'appelle a i キャディ y les dimanches, 18h-20h, sur Virgin Radio 1, la Belle Rock. un Des albums du mois Nedry, ce trio londonien qui est en train de secouer la planète trip-hop. On pense à du, du Björk, notamment sur ce morceau, mais aussi sur celui qu'on vous a joué la semaine dernière. Mais on pense aussi tout au long de ce mini-album, il y a 8 titres en tout. À des groupes、euh, cultes hein, comme Portishead, Massive Attack、euh, ou alors、euh, Archive, mais、euh, en plus moderne, on va dire plus 2010, plus bizarre, plus varié, avec、euh, comme sur-morceau des, des éléments de dubstep, hein, mais il y a aussi de l'électro-folk, de l'électronica en tout cas. Ce trio londonien, donc、euh, qui se compose d'une japonaise et de deux anglais, a sorti、euh, ce mini-album 8 titres hein, sur le label Monotrime Records. Et franchement, c'est une très belle surprise. Condor, ça s'appelle. C'est disponible depuis le 22 février en Angleterre. Et bien évidemment sur l'internet, puisqu'on parle d'internet. Sachez que je suis en direct hein, ce soir. Donc, virginradio1-orange.fr. Virginradio1-orange.fr pour、euh, me faire part de vos commentaires et de vos suggestions, peut-être. Et puis à partir de demain, comme d'habitude, http:///virginradiourone.fr, w vous retrouverez évidemment l'intégralité de cette playlist ainsi que l'opportunité de télécharger cette émission pour faire du bien et réchauffer vos petits téléphones portables et vos iPhones. Voilà.、Euh, pas eu les enfants depuis un petit moment, donc on va faire une. Une Petite dédicace à mon petit、euh, JJ que je vais revoir、euh, mardi, puisque le prochain morceau sur la playlist de Label Rock, et、eh、bah c'est une découverte sur le label suédois qui s'appelle s i n c e r e l y Yos et justement une jeune artiste qui se fait appeler JJ. Alors, JJ en, en anglais c'est j i g i voilà, et qui propose donc sur ce premier album une très belle pop électronique,、euh, 9 titres hein, seulement. On est un petit peu sur sa fin, hein, ça dure moins de, de 30 minutes en tout cas. De belles chansons pop avec des rythmes exotiques, des voix éthérées comme on aime, des guitares aériennes et de belles nappes de clavier. La preuve Tout de suite, ça s'appelle From Africa to Malaga. JJ. It's too easy to cry When é c o u t e z le son de la b e l rock comme tous les dimanches de 18h à 20h. Le son par exemple de JJ From Africa to Malaga, découverte donc sur le label suédois qui s'appelle Sincerely Yours. Elle est suédoise, hein, tout,、euh, toute jeune JJ, puis à l'instant un duo américain composé d'un couple、euh, à la vie, hein, comme à la ville. Danny et Tiffany Preston, ils se font appeler Rainbow Arabia. Ils offrent une musique difficilement classable, on va dire, hein, puisque ça navigue sans cesse. entre Des rythmes saccadés avec pas mal de relents de musique du monde, le tout mélangé à la sauce punk. Si vous avez aimé ce son de Rainbow Arabia, sachez qu'il existe quelques maxi s o r t i s chez Manimal Vinyl, un distributeur américain. Et la bonne nouvelle, c'est que e premier véritable album qui devrait ressortir à la rentrée 2010, septembre ou octobre, apparemment pour Rainbow Arabia. On va rester dans les thèmes、euh, Arabia. Après Rainbow Arabia, voici un groupe néo-zélandais. Nouveauté, ça s'appelle Lawrence Arabia. b e d nouveauté néo-zélandaise dans ce programme. Derrière le pseudo Laurence Arabia se cache en réalité un drôle d é n e r g u m è n e en la personne du néo-zélandais James Mine. Nouvel album qui s'appelle Chant Darling, c'est disponible sur le label Bella Union. Deuxième album pour ce néo-zélandais. Et c'est une vraie bouffée d'air pur pour tous les amoureux de, de pop avec、euh, dessus des chansons immédiatement accrocheuses, rigolotes, pardon, et pas prises de tête du tout. C'est de, de la belle pop, hein, comme on aime dans ce programme. Hein, un CV du, du musicien hein, James Mile, déjà bien fourni, puisqu'il a déjà enregistré,、euh, entre autres, Avec son groupe d e Reduction Agents, il a collaboré avec The Robbie Sons, un autre groupe néo-zélandais qu'on aime bien dans ce programme, ainsi que Les Brunettes. Retenez bien son nom, donc Lawrence Arabia, ça s'appelle Chant Darling, deuxième album sur le label Bella Union. Free, un titre signé Jimi Hendrix tiré du, de son prochain album. Ça fait bizarre de dire ça, un prochain album pour Jimi Hendrix, mais pourtant c'est vrai. Album、euh, posthume, donc,、euh, qui va sortir, il me semble, la semaine prochaine. Stone Free, Jimi Hendrix. Et puis, pour commencer, une nouveauté qui sortira le 15 mars prochain sur le label Wood Recordings, signé par un New Yorkais du nom de Luther Russell.、Euh, C'est pas un débutant, puisqu'il a déjà sorti、euh, quatre albums et qu'il vient d'ailleurs de, de produire l'album du groupe The Relationship, qui comprend dans ses rangs Brian Bell du groupe w e e z e r Voilà, Luther Russell, maxi 6 titres intitulés Motorbike、euh, Hippie. Six titres qu'on retrouvera d'ailleurs sur son prochain album qui s'appelle The Invisible Audience. Je vous rappelle encore une fois l'email virginradio1 n orange.fr comme Chloé d'ailleurs qui vient nous envoyer un petit email en nous disant est-ce que vous allez parler de la prochaine soirée des grands marais Ça risque d'être énorme et bah oui, on y revient juste après la, la pub. Voilà, bougez pas, restez sur le 894, la Belle Rock ça continue jusqu'à 20h. tous les dimanches, 18h, 20h, la b e l Rock, avec Sébastien a g a s 18h20h, et oui, tous les dimanches, la b e l Rock, ce qui, vous dit, ce qui veut nous dire. q u Il nous reste encore 57 minutes de très bon son. Vous l'avez peut-être écouté pendant le décrochage publicitaire. Prochaine soirée, donc des mardis du Grand Marais, ce mardi 9 mars, avec une très belle affiche de groupe h e n r e l a x et General Electrics. e n r e l a x quasi local, on va dire, puisqu'ils partagent leur temps entre Lyon et Roanne. Ils, ils seront 5 sur scène Marine Pellegrini au champ Pierre Vadon. Clavier-machine, Lucas Garnier, trompette-machine,、euh, Mathieu Play, DJ Scratch, sample-clavier, et enfin Nicolas Tête à la batterie au programme pour vous ce mardi du côté de Riorge. Mélodie pop, sonorité jazz, slam, soul et rythme appuyé au final des compositions relevées. Ça surprend, ça pique, ça enivre et ça caresse, ça envoie et ça retient, peut-être même que ça détend. J'adore franchement, franchement les communiqués de presse, ça me fait toujours délirer de, de lire tout ça. Voilà. En tout cas, réponse sur scène ce mardi à Riorge. Sachez qu'il、euh, s il existe n t existe il un album enregistré et mixé、euh, à Lyon.、Euh, si, ça date de quand ça Juillet juillet 2008, voilà. Mixé par Christian Hiero, voilà, vous saurez tout. And relax tout de suite donc dans la Bell e Rock et ce mardi du côté de Riorge. Ça s'appelle Balançoir. e Un petit peu de français dans ce programme, tiens. カ o u の映像を見つけたら、カメラの r 像を見つけたら、カメラの映 c を見 s けたら、カメラの映像を見つけたら、カメラの映像を見つけたら、カメラの映像を見つけたら、カメラ s 映像を見つけたら、カメラの映像 s 見つけた m カメラの映像を見つけたら、カメラの映像を見つけたら、カメラの映像を見つけたら、カメラの映像を見つけたら、カメラの映像を見つけたら、カメラの映像を見つけたら、カメラの映像を見 e けた ハリシナトワーク、キスメイトンヒストワーク、コムイネスキス、ン vra イデリス。 た patinoire、tu glisses comme sur un miroir qui déforme ton regard et tu t'enlis dans les abysses. Le temps d'un instant, tu perçois précisément, tu comprends où et comment, et ta prison devient maison. メリーメロンデメゼロンメパフォーミルンメセリンエジェミルミルメリメロデメゼロンメ Des N relax que vous aurez sûrement l'occasion d'apprécier en live ce mardi 9 mars, du côté des Mardis du Grand Marais, Harry, o r g e Marine, Pierre, Lucas, Mathieu et Nicolas, qui sans aucun doute vont vous enchanter et proposer une excellente première partie, surtout que derrière il y a du lourd. j o u l'avez dit, c'est du lourd. General Electric en tête d'affiche au mardi du Grand Marais à Riorge, ce mardi 9 mars. Première partie, h e n r y l a c k s Et donc, General Electric. On aura l'occasion d'ailleurs de, de revenir, hein, notamment avec des sessions live dimanche prochain, mais aussi une interview d'Hervé Salters, l'homme derrière General Electric. Puisqu'une interview est calée avec la radio, donc、euh, mardi après-midi, une fois les balances faites. Voilà. Un petit historique de General Electric, ce projet d'Hervé o n c d Salters, un Français parti aux États-Unis à la fin des années 90. Après tout de même une période française marquée notamment par le groupe Vert Coquin où il était avec Seb Martel et Thierry Stremler, il a participé aussi au projet de Femi Kuti, M ou alors DJ Mehdi. Il part donc aux États-Unis, c'était en 99 il me semble. Où d'entrée de jeu, il rencontre le collectif hip-hop Kanum, hein, le label de DJ Shadow. Premier album en 2005, et donc deuxième album sorti l'an dernier, un album qui s'appelle Good City for Dreamers Electro Soul, hein, pour tous les goûts. Puisque ça va de, de la balade pop au funk en passant par des ambiances cinématiques et même du garage rock. Et apparemment, sur scène, ça déménage. Prestation ultra énergique avec pas mal de, de claviers, puisque Hervé est fou de claviers vintage. Il y a aussi de la guitare, du vibraphone, batterie. Enfin bref, ça devrait être un très très grand moment du côté de Riorge. Donc ce mardi, prenez note General Electric s et N Relax. Et tout ça en prélude du festival d'animation qui se déroule à Rouen. Voilà, très bon. Très bonne soirée en perspective, donc ce mardi. Vous avez peut-être、euh, regardé les victoires de, de la musique hein, hier soir et comme chaque année, la plupart d'entre de, vous se sont、euh, ennuyés, n'ayons pas peur de, de le dire.、Euh, beaucoup de, de récompenses,、euh, Oliver Ruiz et Benjamin Biolé, c'est bien.、Voilà. Euh, moi je préfère ça, tiens.、Euh, premier album solo du chanteur du groupe La Phase, il s'appelle Damny et je trouve que ça sonne mieux que du、euh, Biolé.、Voilà. Ouais, c'est mon petit、euh, coup de gueule de, de ce soir. L'album、voilà. euh, disponible sur le label Couvrefeu, distribué par Because Music. Tout simplement envoûtant cet album avec une couleur rock sensuelle et sombre, dix titres dessus avec du piano, des cordes, des touches d'électro et des textes qui parlent de relations compliquées. Bref, vous l'aurez compris, c'est un album très intense, très sexy à écouter et réécouter tranquillement. Un extrait tout de suite, ça s'appelle J-4. Retenez son nom, il s'appelle Damny et il ne sera pas Victoire de la musique l'an prochain. Dommage. Je passerai te prendre chez toi vers 12h. Attends-moi juste en bas. Je dirai, attends-moi. 4 extraits du premier album solo du chanteur du groupe La Phase Damni, l'album disponible sur le label Couvre-feu, distribué par Because Music. Double bonne nouvelle maintenant dans la Belle Rock qui nous vient de Belgique, puisque c'est le retour du grand Arnaud, 14e album studio dans les bacs dès le 29 mars chez Naïve. Et la bonne nouvelle en concert au festival Europa Vox le 23 mai à Clermont-Ferrand. Arnaud. 女はとて失悲しい彼女はとても悲しいけど、私はとても悲しいけど、私はとても悲しいけど、私はとても悲しいけど、私はとても悲しいけど、私はとても悲しいけど、私はとても悲しいけど、 Quelqu'un a touché ma femme Tomber amoureux C'est comme un m たま de tête たまたまたまたまたまたまたまたまた Faut soigner les pauvres, et les moches aussi. C'est ça qu'elle m'a dit. Une fois dans un lit, quelqu'un. D'un des plus grands artistes belges de tous les temps, Arnaud, nouvel album donc qui va sortir le 29 mars chez Naïve. Intégralement composé et produit par Arnaud, le disque qui comporte bien évidemment des textes toujours aussi surréalistes, on va dire, comme cet extrait. Quelqu'un a touché à ma femme, beaucoup de rock dessus, mais aussi une étonnante reprise de Bob Marley, sachant e c'est Gallop Stand Up. voilà, Je suis en train de regarder le tracklisting de ce CD, donc je vous le disais, Arnaud de retour. Le 29 mars chez Naïve, et je vous disais la bonne nouvelle c'est qu'il sera le 29 mai du côté de Clermont-Ferrand au festival Europa Vox. Et b e n après tout ça, je pense qu'on va remettre un petit peu de, de rock dans tout ça redonner un petit coup de nerf à cette émission. Si vous êtes à table, vous allez voir, ça va bien se passer c'est très très bon pour la digestion. Ça fait du bien, les 4 Californiens de The Willows. Les plus avertis d'entre vous les avez vus et applaudis lors de l'inauguration du film、euh, à Saint-Etienne. C'était il y a deux ans de retour, donc, les 4 Californiens de The Willows avec un nouvel album. Hein, ce groupe de garage rock、euh, formé en 2002, originaire de la Californie, avec une musique toujours aussi influencée par le punk, la soul, le blues des années 60, 70 et 80. Quatrième album déjà, le, le groupe de Willows, l'album s'appelle Everyone. Il faudra attendre le 24 mars,、hein. par contre, ça sera du côté de chez Green United Music pour se procurer cet album. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une tournée est prévue dans toute la France au printemps. Qui tâche et qui fait mouche comme ça, c'est normal puisque vous écoutez la b e l Rock. Et dans la b e l Rock, il y a Rock évidemment. Et Eddie Curran Suppression Ring, et bah chez moi ça, ça rock. Voilà, nouveau single pour ces quatre Australiens. Ça sort le 29 mars prochain chez les Anglais de Melodic. Nouvel album, lui le troisième album hein, qui sortira fin mai. Quelle heure est-il 19h29 et 45 secondes. C'est pile poil l'heure de l'apéro. Je sais pas vous, mais moi je me ferais bien une double dose de John Spencer. J'adore. 《「セスシャー・ゲア」》 John Spencer, je vous le disais, pour、euh, commencer, hein, un extrait du dernier album des Heavy Trash, donc、euh, le groupe de, de John Spencer, évidemment, qu'il a monté avec Matt v e r t a r e entre autres bassiste à l'époque du groupe Mother Rose, ou alors Speedball Baby, dernier album donc, qui s'appelle Midnight Soul Serenade, disponible chez Bronze et Rat. Et pourquoi double dose de John Spencer Tout simplement parce qu'il sera à l'honneur très prochainement du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, c'est toujours.、Euh, Un privilège de voir Monsieur Spencer en live. Je l'ai vu deux fois dans, dans ma carrière de. D'aller dans des concerts et franchement ça déménage à chaque fois. Donc Heavy Trash en concert à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand le 22 mars et John Spencer qu'on retrouve d'ailleurs dans un autre projet, autre disque qui s'appelle Solex vs Christina and John Spencer. Too much, too fast. C'est l'extrait que je viens de, de vous jouer. Excellent disque de rock'n'roll donc. L'association de ces trois artistes, l'album s'appelle Amsterdam Showdown, King Street Throwdown. Sortie prévue le 15 mars prochain, toujours du côté. Du label Bronzerat. Et, et je vous le rappelle donc, John Spencer avec Levitrash le 22 mars prochain à la coopérative de mai. Bex Énorme groove signé Beck sur le nouvel album qui arrive, qui est un hommage à un immense artiste américain qui s'appelait Skip Spence. Chanteur, compositeur d'un groupe qui a fait les, les heures de gloire de la musique p s y c h é d t r i q u e notamment en 1969. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Moby Grape, tout un album de Beck dédié à revisiter le répertoire et notamment un album culte hein, paru en 1969. Dessus, sur cet album de Beck, de très bons invités comme f a i s t et puis bah, comme Jamie Lidl e qu'on vient d'écouter. Dans cette reprise, donc Creeple Creek, énorme groove. De Jamie Lidl tout au long de, de l'album, la révélation sur cet album, bien plus que, que Beck d'ailleurs.、Euh, en tout cas,、euh, belle prestation aussi de, de Faist, on y reviendra la semaine prochaine sur cet album de Beck, puisque maintenant, à 19h40, c'est l'heure de faire une petite pause de voix féminine, comme on aime dans ce programme, avec pour commencer Basia Bulat. s u m m e awful lot, skies t lay open wide for us. Oh, what a heavy rain it was that covered all of you. The wind has changed my voice. I never knew a voice like yours, but I know just what good it was that lie you hold on to. But to t h o Shadows、come. Les plus chanceux d'entre vous l'ont découvert cette chanteuse canadienne Basia Bula. C'était en 2005 avec un premier maxi autoproduit et puis il y avait eu son premier album, O'Darling,、oh、quand vous avez joué dans ce programme en 2007. Et voici que, quasi trois ans après, à l'âge de 26 ans, la chanteuse canadienne donc Basia Bulat de retour avec un deuxième album intitulé Art of My Own. Sa sœur chez Rough Trade avec、euh, au programme une folk rythmée qui emprunte comme ça aux musiques traditionnelles, avec une voix toujours aussi puissante et envoûtante. Autre nouveauté chez Beggars Banquet, toujours féminin. Avec la très mignonne Holly Miranda, l'ex-membre des j a l o u s Girlfriend, qui sort son premier album qui s'appelle The Magician's Private Library. C'est disponible depuis la semaine dernière sur le label XL, distribué en France par Beggars Banquet. A noter que le disque a été produit par Dave s i t e k des TV on the Radio, et que musicalement parlant, on la rapprochera d'artistes tels que My Brightest Diamond ou alors Saint Vincent. Un extrait tout de suite dans ce programme, ça s'appelle Slow Burn Treason. Holly Miranda. Atmosphère envoûtante de Holly Miranda Slowburn Treason, nouveauté chez Beggars Banquet hein, sur le label XL pour l'ex-membre des Jalous Girlfriend. L'album s'appelle The Magician Private Library. Il est sorti le 23 février, donc、euh, allez vous procurer cet excellent album produit par d a v e s i Tech. On va terminer cette émission tranquillement. Avec du son, une petite merveille, hein, signé Franz Kiermann. Alors on dirait un, un nom allemand, mais en fait il est français. Il s'appelle François Gamory. Et il se fait donc appeler Franz Kiermann sur cet t excellent e maxi qui s'appelle Little Baby Eyes, nouveauté sur le label londonien, qui s'appelle Lob Records. Bah si, avec ça, c'est pas l'Europe. Petite perle d'Electronica, comme ça pour terminer ce programme en ce dimanche 7 mars. l o v e Records, donc pour trouver ce maxi, franchement terrible. L'artiste c'est Franz Kierman, mais en fait c'est donc François Gamory hein, qui s'occupe d'ailleurs de, de ce label avec deux autres potes, hein, Roscoe Williamson alias Arrows et Matt Watts alias d e e p o n g t Voilà. Le label donc、euh, londonien Low Records et Franz Kierman Little Baby Eyes. Quel aurait-il 56 Il me reste encore un disque de 4 minutes, c'est bien. Ça va nous emmener tout ça. Jusqu'à 20h, où vous retrouvez évidemment une émission spéciale scène française jusqu'à 22h. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une interview donc de General Electric du live. Henry l a k e s General Electric, bref, tout ça. Soyez présents sur le 894 Label Rock, 18h-20h. Je vous laisse en très bonne compagnie. Juste pour vous signaler que les infos avec Pascal j a q u e t à partir de 7h30 demain. 4 flashs d'infos chaque demi-heure, ceci jusqu'à 9h. On se quitte avec bah, encore du calme.、Hein. Tiens, on va, rester,、euh, on va terminer comme ça. Avec un extrait de, du premier album solo pour Andy Nice, le violoncelliste du groupe que j'adore qui s'appelle les Tindersticks. Entièrement acoustique hein, cet album, ça s'appelle The Secrets of Me et c'est vraiment un pur récal. Merci d'avoir été présent, merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine donc Andy Nice, Somebody Take Me Home et moi il ne me reste plus qu'à vous dire, soyez sage mais pas trop, ciao 《そうな Tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2h de son, pas comme les autres.